Je veux le dire parce que je le pense Mon cœur ce soir est plein de joie Car moi je t'aime et c'est ma récompense Je ne peux pas me passer de toi Je t'imagine pendant que je chante Tu vas me prendre entre tes bras Tu vois je rêve et mon cœur s'impatiente Je ne peux pas me passer de toi Quand ta main vient se poser sur mon bras nu Quand tes yeux brillent d'amour je suis heureuse et je suis tout émue Et c'est comme ça chaque jour Tous ceux qui aiment doivent me comprendre L'amour ne se commande pas Pour ton sourire et tes yeux bleus si tendres Je ne peux pas me passer de toi Quand je suis seule que tu es en voyage Je sais bien que tu penses à moi Mais je t'écris des pages et des pages Je ne peux pas me passer de toi Quand tu reviens sur le quai de la gare Tu sais que tu me trouveras Je voudrais tant que rien ne nous sépare Je ne peux pas me passer de toi Si un jour la vie voulait nous désunir Tu devrais bien réfléchir Car il y Qu'on puisse un jour se quitter Mais je suis folle et je dis des bêtises Jamais on ne se quittera Car je l'avoue ce soir en toute franchise Je ne peux pas me passer de toi Je ne peux pas me passer de toi L'amour ne se commande pas L'amour ne se commande pas